un peu du chemin et s'il te plaît descendons le long des vols de l'Illissus là nous trouverons une place solitaire pour nous asseoir où tu voudras je m'applaudis en vérité d'être sorti aujourd'hui sans chaussures car pour toi c'est ton usage qui donc empêche de descendre dans le courant même et de nous peigner les pieds tout en marchant ce serait un vrai plaisir Surtout dans cette saison et à cette heure du jour. Je le veux bien avant ce nom qui cherche en même temps un lieu pour nous asseoir. Vois-tu ce platane élevé? Nous trouverons de l'ombre un effet et des gazons qui nous servira de siège ou même de l'ici si nous voulons. Va, je te suis. Socrate et se passe ici quelque part sur les bords de l'Illissus que le enleva dit-on la jeune origine. on le dit mais ne serait-ce pas dans cet endroit Car l'eau est si belle, si claire et si limpide que des jeunes filles ne pouvaient trouver un lieu plus propice à leur jeu. Ce n'est pourtant pas ici, mais deux ou trois stades plus bas. La où l'on passe le fleuve On y voit même un hôtel consacré à beurre Je ne me le remets pas bien Mais dis-moi de grâce Quoi tu donc à cette aventure fabuleuse Si en si j'en doutais comme des savants, je ne serais pas fort et embarrassé. Je pourrais subtiliser et dire qu'un vent du nord l'a fille tomber d'une des roches voisines. Quand elle jouait avec pharmacie, et que ce genre de mort donna lieu de croire qu'elle avait été ravie par Boris. Ou bien je pourrais dire qu'elle tomba du rocher de maréopage, car c'est là que plusieurs dansent de la scène. Mais à propos, nest ce point-là, c'est à d'où tu nous conduis. C'est lui-même par du nom, le charmant lieu de repos. Comme ce platane argile et et cet anus cactus avec ses rameaux élancés et, et son bel ombrage. Ne dirait-on pas qu'il est tout en fleurs pour embaumer l'air? Quoi de plus gracieux! prie que cette source qui coule sous ce platane Chant des cigales, A quelque chose D'animé Qui sent l'été J'aime surtout C'est terme d'oufflure Qui nous permet De nous étendre Et de reposer Volement notre tête Sur ce terrain Légèrement Incliner, mon cher Fédre, tu le...